Chers éditeurs, bonjour Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2015 et nous fêtons les Justines. Le malin pensera de suite, oui, d'accord, juste une petite goutte. <rire> Mais je peux vous assurer que la Justine que je connais, euh, non, pas la fille du cousin de mon père, non, l'autre, elle ne prend pas qu'une petite goutte, en tout cas, pas samedi dernier, vu les snaps qu'elle m'a envoyés. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Marie-Laure. Bref Le 12 mars 1613 a changé la face du monde car c'est ce jour-là que, à Paris, a vu le jour le célèbre jardinier Le Nôtre, permettant ainsi à de nombreux pères de famille de vouloir la mort de leur petite-fille. Alors, que se serait-il passé si Le Nôtre n'était pas né Eh bien, ce n'est pas compliqué. Sans Le Nôtre, pas de Volvicomte. Sans Volvicomte, pas de jardin à Versailles. Pas de Versailles Pas de Mickey dessiné dans les jardins. Pas de Mickey, pas de succès pour Walt Disney. Pas de Disney, pas de Reine des Glaces. Et impossible donc pour moi de vous mettre en tête pour toute la journée. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. CQFD. Rendez-vous demain pour une nouvelle Uchronique. E que se serait-il passé un 13 mars